L'univers de Sadako, par M. Régis Olry. Des s a d a k o à profusion. Parmi les romans de l'écrivain japonais Koji Suzuki, cinq ont été adaptés tant au petit qu'au grand écran. Ring, publié en 1991, Spiral en 1995, Loop en 1998, Birthday en 1999 et S. En 2012. Le personnage central, Yamamura Sadako, y est né sur papier et va se multiplier sur pellicule. Le premier long métrage, dirigé par Takigawa Chizui, sort sur les écrans de télévision de la chaîne Fuji le 11 août 1995 sous le titre Ring Kanzenban, que l'on peut traduire par Ring l'édition complète. Trois ans plus tard, le 31 janvier 1998, Nakata Hideo présente sa version Ringu. 96 minutes d'atmosphère très acclamée par la critique. Le même jour, les spectateurs peuvent déjà assister à la suite r a z e n ce qui veut dire spirale, dirigée par Iida Joji, mais le succès n'est cette fois pas au rendez-vous. Du 7 janvier au 25 mars 1999, La chaîne Fuji offre à ses téléspectateurs une série de 12 épisodes de 54 minutes chacun. Sous le titre Ring Saishu Shō, o ou le chapitre final, les réalisateurs Yoshihiko Fukumoto, Hiroshi Nishitani et Hidetomo Matsuda replacent la jeune Sadako et son univers sous les feux de la rampe. Le 10 juin de la même année, Nakata Hideo présente la suite à son premier volet, Ringu 2. Encore cette même année du 1er juillet au 23 septembre, la chaîne Fuji Récidive, avec 13 épisodes de 45 minutes chacun, série intitulée cette fois Razen ou Spirale, est confiée à Kitayama Yoshihiro. Le 22 janvier 2000, c'est au tour de Tsuruta Norio d'entrer dans la saga avec son long métrage Ring Zero Birthday. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, C'est le 25 avril 2012 que Sadako revient une fois encore sur les écrans de cinéma japonais sous la direction de Hanabusa Tsutomu dans le film Sadako 3D. Voilà pour le Japon, mais ce n'est pas tout. Car le réalisateur King Dongbin projette le 12 juin 1999 la version coréenne de Sadako qui s'appelle là-bas Park e Unsu dans le film intitulé Aka. e Et bien entendu, les États-Unis ne sont pas en reste. Le 18 octobre 2002, l'Occident découvre Sadako, qui s'appelle ici Samara Morgan, dans le film The Ring de Gore Verbinski. Le succès est gigantesque. Plusieurs prix, dont le Saturn Award du meilleur film d'horreur et le MTV Movie Award pour la jeune actrice Davec Chase. Sans oublier les 250 millions de dollars que rapporte l'aventure. C'est probablement ce qui va inciter Nakata Hideo à diriger une suite, The Ring 2, sortie le 17 mars 2005, mais très sévèrement reçue par la critique. Les inconditionnels de Sadako se réjouissent de cette multitude de versions, mais de nombreux critiques de cinéma avouent leur lassitude face à cette sempiternelle jeune fille vêtue de blanc et dont le visage se cache derrière des cheveux noirs. Mais que reprochent-ils réellement aux personnages et ont-ils raison C'est ce que nous aborderons dans notre prochaine chronique. C'était L'univers de Sadako par M. Rigis Ollery. Lorsqu'un malheur frappe, nous avons sensiblement tous la même réaction. Rien de pire n'arrive nulle part dans le monde. que Ce qui s'abat sur notre tête. Eh bien, détrompez-vous, petit peuple. Il peut arriver des choses encore pires que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce pire des pires, je le vivrai ce soir, parce que ces deux ignobles malicieux conspirateurs se sont encore une fois réunis afin de tenter, une autre fois, d'avoir raison de leur puissant et incontestable maître, moi. <rire> Un i n s i s t a n t c'est pénible, mais deux, c'est horrible. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin tourmenté par deux singes ravageurs. Priez pour ne pas y survivre, et moi aussi, cause fear is our fucking business. We are undead, Incorporated, cause b a n d r a g o n fucking said so. Go. They came from us to bed. It's getting by the press, s the nails they get the o m e n t of life, and it's lasting for the pain. I'm a good i n t o t h e boy, g r e a k t h o s g short nails, p e n e t r a t i o n o f the flesh. Without the nails, we'll h o l d a k e down. My nails, whatever about them. Those two secure t h m boy! Nails! My name d o n s c i o u c h s he isn't i the bold. I was forever, and they r o n t c o n i l t h r o neck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 カタクリスム。1ロング &McWade、先生の Musique Daniel Côté、Lapis Rock、Le Metal p u n et a u r m f c o m およそ 35$ pour un soir o 60$ pour les deux soirs Quant de。Quantité l i t é CD compilation double r e m i s gratuitement à l'entrée, g r c e e e de a e r c o s 12月13日、おととい、おととい、おととい、おととい、おととい、お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 C'est fou pour l'écouter. 89.、Ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation en ce 9 octobre de l'an des disgrâces 2012. Je suis le Dr. Payne Pendragon et ce soir, comme je l'ai dit en ouverture d'émission, c'est l'horreur parce que j'ai deux sauvages macaques. Et ma des、assistante. conspirateurs en plus. Sinistros. Salut. Oui. Et le retour de l'enfant indigne, Jeff Hull. Bonjour à vous deux. À cette heure-ci, on dit bonsoir. C'est bonsoir et les partis. Euh, non. <rire> Salut, Jeff. Bonsoir, bonsoir. Comment... Bonsoir à tous mes électeurs qui n'ont pas voté pour moi aux dernières élections. Tu ça... vas t'en rappeler. Oui, c'est ce que je m'en s d i Je m'en rappelle plus, même, ben, ben. <rire> <rire> Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien, ça va bien. Ça pourrait aller mieux. Oui, effectivement. Toi, c'est l'histoire de ta vie.、Euh... Ouais, sais, c est, c est. Ça va mieux, c e s Jeff,、bien. ça doit faire、euh, presque une année. Moi, je pense que. Là, La dernière fois, ça doit être pour le Metal f e s t i、oui, euh, a l Ben oui, là, tu s i s l'été, i n'ont pas le temps.、Ouais. après ça, ça, ça. Après ça, ça ne tente pas. Faut que... Ben après ça, c'est pas ça. C'est encore bien occupé. Mais... Qu'est-ce que tu veux? La vie, c'est un combat. Bon, allez en p o r t e p i s t e Puis、euh, écoute, venir ici, là, ça, ça prend du courage. C'est tout un combat. Tu sais, c'est <rire> comme、euh, revenir voir <rire> ton batteur, tu sais. d e r e J'en redemande encore. C'est comme、euh, aller revoir ton violeur.、T'sais. Tu dis, puis <rire> te s a l u e va bien. Puis demander pardon. <rire> <rire> ouais, mais,、euh, pardon si j a i pas fait ça comme du monde.、T'sais. En ce qui me concerne, ça risque pas de t'allouer. Non, non, c'est une figure de style, évidemment, pour tous les auditeurs qui nous écoutent.、Euh, ouais, Précisons, parce que les rumeurs peuvent partir vite. Ouais, mais ça part et ça vient ça repart. Oui,、ouais, effectivement. Il y a bien des rumeurs, c'est o n cas aussi.、Oh, oui, il y en a beaucoup. De t o t o n on ne le dira pas. Ils s'avèrent tous plus ou moins vrais. Fond... Non fondés? Ben, e compte... sais Ça serait. En tout cas, peu importe. Si je m'attardais à ça, je passerais de ma vie à faire ça. Est Jeff est avec nous ce soir parce que, évidemment, le week-end prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est la 12e édition du Metal Fest. Yes, sir. Et, comme. Ben, en fait, disons que c'est une tradition. Parce qu'il n'y a plus le temps de venir nous voir、euh, ou que ça ne tente pas ou qu'il ne nous aime plus. b e n au moins pour le Metal Fest, il vient nous faire une présentation musicale, mais aussi nous parler de son festival qui est à venir. b e n oui, on est rendu à la 12e édition cette année. Déjà. Donc,、euh, ça... ça va donc bien vite. Ça va vite, puis、euh, là, ça, cette semaine, ça va vite parce que c'est beaucoup d o r g a n i s a t i o n beaucoup de choses. À... C'est comme un gros p a r t y de Noël, métal,、ouais. mais au mois d'octobre. Tu t'arranges pour pas que ma tante manque、euh, des a t a u e s La tourtière ramasse.、Puis、ça va être un gros parti, comme d'habitude, vous le savez. C'est ce vendredi i c i le 12 et le 13 octobre. C'est、euh, une fin de semaine. Tu peux pas t'en aller. Il faut que tu sois au Metal Fest. Semble-t-il. En tout cas, c'est ce que nous o n va faire.、Là. Mais、euh, c'est un gros bill e cette année. Oui, comment tu、euh, trouve s ça? Moi, moi je suis très, très heureux. Moi, je suis、oui, très heureux,、oui. honnêtement.、Euh... Le Goblin e est bien content. Le Goblin e est bien <rire> content, oui. Non, non,、euh... mais je crois que cette année, on a des b a n d s très i n t é r e s s a n t s On était cherchés, on était épuisés dans nos ressources québécoises aussi. Oui, effectivement. Puis、euh, il a un bon nom. Puis on a beaucoup de b a n d s de l'extérieur,、euh, grâce au package, j o s e p t i c f l e s h Crazy、uh, Name, XDO, Michael a s h Inquisition. Ça, ça va être excellent a Puis on a réussi à mettre en d e t o r s Cataclysm cette année. Oui. Ça faisait que... un petit bout, hein, qui était pas venu Cataclysm. Cataclysm, c'est 2006. 2006, la dernière fois?、Ah. Okay. Euh, tu prends Gorgard, Barf, c'est jamais venu au Metal Fest, ça fait les c a r n a g e non plus.、Mm -hmm. euh, Symbolic, t r o l l a、euh, n Cataclysm, ça fait longtemps. c h r i s i u n ça fait en 2008. Septic Flash, c'est jamais venu. Xdeo non plus. Melekesh.、Euh, Blinded by Fit, je pense que c'est il y a deux ans. Et Eternam, c'est en 2009. Fait que tu sais, il n'y a pas beaucoup de rappels là. Il n'y a pas beaucoup de. Oui,、oh, oh, non, non, non, non, je comprends. Puis cette année, je pense qu'il devrait y avoir à peu près tous les goûts. là. Oui, mais ça va être homogène.、Ouais. Plus que l'année passée. L'année passée, c'était un gros festival, mais avec toutes sortes de styles. tu sais. Qu'on essayait de ratisser plus large, puis des fois, ce s t peut-être pas la bonne solution. tu sais. Ah, bien écoute, c'est des expériences, puis ça ne donne rien de vraiment revenir sur ce qui a été fait. C'est、ouais. plus de penser à ce qui est à venir. Mais <coughs> cette année, est-ce que ça a été. Est-ce que tu Mettons dans tes 12 dernières années, est-ce que c'est une année qui est plus complexe par rapport à d'autres ou c'est pas mal correcte? Non, je、là? dirais que c'est pas,、euh, pas si pire que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de bandes que je fais venir par avion premièrement.、Okay. En fait, ça fait des l c a r n a g e Puis il y a deux gars de Gorgots qui viennent des États-Unis mais、euh, viennent en autobus. Pas, comparativement à l'année passée, parce qu'il y avait beaucoup de. De Ben, j'ai fait venir en avion, puis des, des, des transports, p a i s ça, il、ouais. faut q u t a l l e r chercher l'hôtel. Peut-être、euh, grosse logistique qui rentre en ligne de、euh, compte. Ouais, puis là, le backline, il faut que tu fournisses le backline. Pas mal. Là, cette année, j'ai moins de backline à,、okay. à, à, à fournir, mais、euh, j'ai quand même beaucoup de logistique. Puis vu que s e p t i c Flèches sont en tournée, Ben, ben en tournée, c'est plus facile. Ils arrivent avec le Ben, le, ben, le ben Gear. Ouais, ils ont d é j s Ils sont dans les autobus,、euh, ils n'ont pas besoin d'hôtel, ça, ça repart soi-même. Ils vont être à Montréal le lendemain. Mais、euh, euh, n'empêche que les b a n d s qui sont là sont, sont très de qualité.、Oh、oui. Puis quand tu prends des, des, des, des... Notre problème, nous, avec notre festival, c'est que c'est une date fixe. Pour le booking, c'est compliqué parce que tu veux avoir, d i o n des gros noms. S'ils ne sont pas en tournée, puis que ça donne à ta date directe, tu changes un gros n o Bien là, faut que tu aies fariné par avion. i、ouais, à ça coûte、gros. plus cher. J'ai négocié cette année avec des, des groupes que j'aurais pu avoir de même, des, des quand même bons noms. Connu dans le trash, mais. a v e c des g r o s montants. Ben, c'est parce que c'était correct, là, mais on évaluait qu'est-ce que le Ben pouvait apporter avec、ah ouais. qu ce qu'on payait. Puis le gap, il y avait un gap, là. Puis、euh, cette année, on, on s'était dit, ben là, il faut, faut, faut mettre la pédale douce sur les, les gros investissements.、Mm -hmm. Pour avoir un Metal Fest plus euh, euh, santé financière, pour se refaire une santé financière.、Mm -hmm. Mais un festival, c'est de même. Une année, ça va bien marcher. Une autre année, ça va moins bien marcher. c'est ça. s pas pire que le festival. Il y a une grosse de... partie de gambling, là. Oui, un peu, où il y, y, y, y a plusieurs facteurs qui font u n bon.、Euh... Parce que quand ça se met à,、euh, à aller moins bien, bien, ça va moins bien vite. Oui, effectivement. Il、ouais. y a peut-être des, des moments de découragement aussi, quand ça va un peu moins bien. Oui, mais je te dirais qu'on est fait fort, puis、euh, on, on a su passer devant l'adversité. Mais là, on a, on a, on a refait un line-up peut-être plus.、Euh, sans dire terre à terre. C est, c est, c est adapté.、Euh, adapté à notre réalité.、Mm -hmm. On s'est aussi assis d'avoir. À un moment donné, puis dire que c'est quoi notre clientèle pour notre festival.、Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas ressembler au Heavy Montreal et au Walken. Non, il faut, faut que ça ressemble dire, au TRNF. Ou、euh, whatever. Notre festival est unique, moi, je pense, parce que c'est un festival extrême. Il y aura jamais Kiss puis s y s t e m o f a d o w n tu sans i s s a vouloir enlever rien au Heavy Montreal. Le、mm -hmm. Heavy Montreal, c'est un festival at large. tu sais.、Mm -hmm. Puis ils o n t pas le choix de faire ça parce qu'ils veulent. Ils ont, ont un parc à r e n d r e Ah, ben oui. C est, c est, c est moi, c'est un choix en salle. Je peux y aller avec des Gorgots, puis des Crucifalic Carnage, puis des.、Euh, tu sais, puis sans, sans être obligé de mettre des affaires plus、euh, commerciales, tu sais.、Mm -hmm. f i t que c'est ça qui est, qui est la, la différence. Puis il faut suivre la voie qu'on a, puis avec le, le genre de clientèle qu'on a. Puis on va, va refocuser le Metal Fest sur la voie qui. À, à, à chaque année, quand,、euh, parce que souvent, j'ai cru remarquer que quand le festival se termine, Peu de temps après, vous êtes déjà en train de commencer à faire les premiers balbutiements de la préparation du oui, prochain système.、Ouais, oui, mais、euh, ouais, il va, faut... va, falloir, va falloir cette année peut-être、euh, faire des choses, des trucs qu'on ne faisait pas habituellement pour、euh, disons, les subventions si on en veut plus. Mais, mais ça, à quoi je veux en venir, c'est qu'à travers ça, est-ce que vous avez v u beaucoup. Y a-t-il beaucoup de. de, de... De fans qui se manifestent pour dire euh, bon, euh, leur appréciation ou ainsi de suite, de ou ce qu'ils aimeraient voir. Y a-t-il une grosse participation de demande? s Ben oui, ben un peu.、Euh, dans le sens que là, après le Metal Fest, le m on d e nous dit bon, j'ai、si、aimé ça, ils vont nous dire plus、euh, d'appréciation.、Euh, euh, après ça, c'est quand qu'on commence à monter le fest e s que là, le monde attend des, des headliners qui attend e n t plus en, en avril, mai. Oui. qui l s disent,、oh, on aimerait voir ça, on aimerait. Puis là, on, on fait u n petit sondage. C'est ça, pour、euh, un peu tâter le pouls. cette non... année, vous avez fait un gros sondage. Oui, mais c'est ça, book, on avait besoin de savoir qu'est-ce que le monde. Tâter le pouls. C'était pas.、Euh, c'est nous autres en bout de ligne qui décident, là, je veux dire.、Euh, mais, tu sais, voir un peu.、Euh, Disons, si on décide de prendre tel ben, mais ce ben-là, il y a-tu ben des. Il, oui, je pense. Il n o s a des fois, on pourrait dire, ouais, ce ben-là, comparé à ce ben-là, ouais, on pourrait à ce ben-là. Celui-là, c o m p a r a t i v e m e n l à Si tu payes, tu, l l de demande, bien, tu, tu vas l'avoir, le ben. Mais C'est toujours vas...、euh, en rapport avec ce que l'investissement va rapporter,、ah, parce que c'est du business. Tu gagnes à l'Automax, c'est sûr que tu peux faire venir n'importe quoi, puis payer n'importe quoi, puis、euh, tu vas t'en faire un festival de fou, mais.、Mm -hmm. Encore là, il faut faire attention. Tu peux répacter un festival avec toutes sortes de bandes, pareil, puis tu n'auras pas plus de monde. Tu vas voir le même monde qui va aller voir. m o i s C'est bien. La ligne doit être mince à q u e l q u l e r Oui, il y a bien du calcul à faire. Fait moi, je pense qu'avec le, le, le line-up qu'on a, on va chercher un petit peu quand même toutes sortes de monde, mais qui se connectent quand même. C'est ça qui est le challenge à faire du booking, de, de mettre les, les bons ingrédients. On va voir cette année si on a. Si on a visé juste. Mais、euh, je pense qu'on a quand même un line-up、euh, homogène, intéressant.、Euh, qui, ouais, peut, qui peut être le fun d aller voir. Fou,、si、tu vas voir une veillée et t s u t a s d e s b a n d s que tu aimes, tu vas être bien plus porté à y aller que si tu as deux, trois b a n d s que tu n'aimes pas. C'est sûr qu'au niveau de Montreal, tu as trois stages.、Euh, ben,、euh, Je veux et, dire, r e garde. Dans, dans la norme, un gros, gros festival comme ça, tu peux peut-être y retrouver sur deux jours, là, une moyenne qui va t'intéresser cette année. Bon, je dois te dire que c'est pas ce qui me convenait vraiment, en tout cas. Il a u r a f a l l u que je fasse les deux jours pour avoir la moyenne que je voulais,、là. Mais c'est sûr, là. Tu sais, je veux dire, au départ, je pense que ce que tu dis jusqu'à présent décrit très, très bien qu'est-ce que c'est l'organisation d'un festival. Puis Je pense qu'il y, y a des enjeux qui sont importants de considérer. Qu Autant que ce soit au niveau des attentes, de l'attente des, des, des fans, du public, mais aussi de ce qui peut être réalisable.、Oh、oui, puis il、euh, faut, faut, euh, faut focusser là-dessus, voir, comme je dis, qui va selon ta clientèle. tu sais... T es, t es, t es... Ça dépend de ce que tu fais. Là,、euh, Bien, ça, ça me mène à une question, Jeff. Ça, fait 12, ça va faire 12 ans que vous le faites, cet événement-là. Puis je fais abstraction des autres productions. Vous en faites beaucoup à、euh, chaque année à travers、ouais. tout ça. Mais juste pour le Metal Fest, as-tu l'impression que, justement, les goûts du public changent au fil des années ou c'est pas mal tout le temps dans le même sillon? Bien, je veux dire, ça change un peu. Il y a des nouveaux bans d qui arrivent、ouais. tout, mais ça reste qu'il y a beaucoup de bans d cultes, des vieux bans, d qui sont encore.、Euh, Bien prisé. s sais. là, tu、okay. euh, Dans notre créneau,、euh, b、bon, on r e garde des cataclysmes, Gorgot, de Céphalix, c'est des vieux b e n s Anonymous, euh, euh, Christian, il fait longtemps que ça roule. là.、Mm -hmm. Fait que ça, ça vient à dire que le monde là, aime avoir de quoi qu'il s ont... i l y a une valeur sûre. Là. Il y a quelque, sûre, chose là. De, quelque chose de connu. Mais là-dedans, il y a des, quand même des affaires q u o n Mais la tangente du, du style, du courant. C'est-tu quelque chose qui a une influence?、Euh, oui, mais ça. ça C'est toujours. C'est peut-être parce que nous autres, on, on aime ce genre-là aussi.、Mm -hmm. Mais、euh, ça finit par toujours. C'est le même. ç t o m b t o u j o u r À quelques tour, bandes p r e s s e ça revient peut-être au même genre de style.、Okay. Excepté, il y a des bandes qui sont plus actuelles. C'est correct, là. Mais ça reste.、Euh, Comme tu as pu voir、euh, à partir de toutes les années, c'est、mm -hmm. toujours dans le même genre de, de lignée qu'on a.、Okay. Puis, c'est important parce que là, tu te bases un fanbase une clientèle. Si un autre année, tu m e e s je sais pas moi, des, des b e n d e s gothiques ou whatever, ben, tu vas perdre tout ton, ton, ton, ton fanbase. Tu là, repars encore zéro. Tu repars avec d'autres mondes.、Ouais. Ce monde-là, ils ne sont pas au courant que tu es un festival. Oui, effectivement. i l ne suivent pas ce genre de musique-là. Tu sais. Tout à fait. Si, si, si je ne sais pas, moi, tu mets du,、euh, des affaires comme, je ne sais pas, moi, exemple.、Euh, Matballs, puis、euh, des, des, des affaires plus hardcore.、Mm -hmm. là, tu vas échouer du hardcore, mais t, t, t, t, t, ton, ta clientèle fanbase. La clientèle métalleuse, elle risque de ne pas, pas venir.、Euh, ça. ça va peut-être s'en ressentir un petit、ouais. peu. Ça, c'est une affaire. Quand on essaye de mettre du m e t a l core, m é l a n g é avec du old school, comme on en a, a fait, c'était plus difficile parce qu'il y en a qui aimaient ça, mais. Il faut que tu penses que les métalcore viendront pas voir rien que deux b a n d s payer 35 pour,、mm -hmm. Fait que t'aimes mieux payer 35 que v e n i r voir toutes les b a n d s que t'aimes. Oui, c'est une excellente logique, c'est certain. Mais quand tu veux, t'essayes un petit peu d'aller plus at large, bien là, il faut, faut que t'ailles dans plusieurs styles. C'est de, de mixer ça ensemble, c'est pas facile. Un festival là, comme l'Evée Montréal peut le faire, ils ont trois stages, ils peuvent.、Ouais. T'sais, il y a tellement de b a n d s qui. Puis il y a tellement de monde qui vont à un moment donné.、Euh... Ouais, mais tu sais, si tu stage A, si t'as une affaire que t'aimes pas, tu vas aller au stage B. Nous autres, on n'a rien qu'un stage. C'est d'autres choses. Puis, j'aime quand même notre formule parce que t é t a i s pas en train de courir comme un cul de veau d'un bord puis de l'autre. Je n a i fait de moi des festivals dans vos e t a t s il y avait quatre stages. Ouais. Si t'en allais avec ton papou. t o n as quatre. j e d i s bon, là, à quelle heure que je vais voir Merchful Fight pendant que. Là, je manque d u l'autre. Pendant que tu fais u c k joues des affaires à trois stages, je l'ai fait au New Jersey. Puis. ç a goal. Là, c est, c est,、euh, mais on ne sait pas l'avenir si notre festival va prendre un autre temps. Genre, ou, mais pour l'instant, la formule est celle-là. La, la, la formule est là. Puis、euh, quand même bien. Il s'agit de travailler dans cette formule-là et d'arriver à, à maximiser. Ben, je pense que tu as raison.、Euh, mais quoi qu'il en soit, tu es quand même venu nous présenter quelque chose. Oui, ben oui ben les, des groupes qui vont jouer au Metal Fest. Tantôt, on refera la nomenclature et les informations du, du, du fest,、Absolument. mais je pense qu'un tout bon amateur de métal, Maurice, doit savoir qu'il y a un m é t a l Fest qui, qui arrive en fin de semaine. J'ose espérer. Un tout bon amateur de métal au Québec aussi. Oui, bien, on, on,、oui, on ratisse là, je veux dire,、oui. euh, et même un, un, un petit peu en dehors là, des, des frontières du Québec. Là, mais、euh, on a m è n e quelqu'un d'Autriche qui vient nous. a oui. l est venu l'année passée, puis il revient cette année. Que ah, possible, ben c'est d i n u e Bon. bon. Bon, bon, il va-tu avec la nomenclature de qu'est-ce qu'on fait à jouer? Parce que là, on bavarde, on bavarde. Mais, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour、ouais. la bonne cause. On va entendre、euh, une pièce de Gore Guts. C'est le premier album, album Consider e d Dead. La, la tune s'appelle Stiff and Cold. Je pense que c'est comme le gros hit de cet, cet album-là.、Ouais, oui, c'est q u e l q u e c h o s e C'est 1991, c'était sur Roadrunner. Oui. Puis、euh, après ça, on va entendre du Céphalic Carnage, du Anonymous puis du Unexpected. Préparez-vous、euh, préparez au pire. Allons-y avec la première partie des choix de Jeff, on se retrouve après! I like the Gorgots! Go!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 Livraison gratuite à partir de 6,99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Les 12 et 13 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois Rivières Metal en collaboration avec l o g a n m c q u a i d Lapus Rock et c f u 891 présentent le Trois Rivières Metal Fest, d u i è m e édition. 15 groupes sur deux soirs mettent en vedette g o r g o t s h a r t h セファリッカーネジュー、クリスヨン、セプティクフレッシュ l カタクリス é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 20h13. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation de The Undead Incorporated Show sur les zones de Sifu 89.1 FM, votre radio campus ici même. À trois pistoles. Non, c'est pas sûr.、Hein? Trois pistoles. Trois rivières. Ça va bien dans, dans Bois-Tapou.、Euh, mo moyennement. On aurait d faire une demande spéciale. Aux, non, non, c'est pas une bonne idée. Ben, à la direction de Sifu, p o u r que tu prennes ta retraite. p u i s n nous autres, on reprendrait à relève la jeunesse contre. <rire> Le, le, la jeunesse. <rire> J'ai de la misère à voir la nuance.、Bon. C'est pas parce que、euh, Sinistro, c'est la barbe grise comme un vieux père.、Euh, c'est le père du rock, a p r è s le père、ah、ouais, du, rêve, le père ça, du rock, c'est un gobelin gris. <rire> la jeunesse. Bon, celle-là,、hey, ça vaut la peine que je mette un soulier dans le podcast. Jeunesse d'aujourd'hui. <rire> <rire> Ok, après, c'est. Ah o u i s il a t pas aller au noir, là, mon cher. Tu v e u x t entendre savoir qu'est-ce qu'il qu a joué, parce que je pourrais te le dire pour que tu sois. Euh, pour, euh, oui, que j'ai la misère à le lire de toute manière. Oui, c'est ça, ça, ça. avec l'âge que t'as avancé. e u i s tu sais, on va l la... u r e Tu m a i s c e s e lunettes. Non, surtout pas Eutienne. <rire> on a entendu, là, la dernière t o u n e c'était un groupe qui va être au 3e. Mais t'as le fait, c'est évidemment. C'est On Expect avec The Quantum、euh, oui, The Symphony, hein, c'est ça The Quantum Symphony. C'est ça. Oui. Fable of the Sleepest Night, qui est l'album. Mais j'ai trouvé que l'album de a n e x p e c avait pris une tournure plus facile à écouter. Ben, c'est pas une mauvaise chose.、Ouais. Selon moi, ça、ouais. devenait un petit plus accessible, c'est peut-être、ouais. pas pire. C'est encore Mais ça, très reste très là, oui.、Euh, oui. ça reste quand même. Tu passes du s o l dans le boyau. Là, oui, tu sais. effectivement. Il、oui, faut, faut, faut s a d m e t e r e bonheur pour écouter ça. Mais le matin, t écoutes ça, là, tu te lèves, tu vas travailler. q u s tard d'allumer. Le boss <rire> va passer par là. a là, après ça, il te donne ton 4 et là, c'est moins drôle. Mais tu réécoutes Add Expect, là, tu es au s C'est ça. t es beau au sol. Avant ça, on a entendu Anonymous avec une vieille tune de l'album Instinct de 1999, Virtually Insane. Moi, j'ai trouvé que cet album-là, dans le temps, avait... il cognait fort. Là, si Je con... tu sais, Jeff, juste faire une parenthèse avec Anonymous, je me rappelle, moi, je ne sais pas si c'est dans ces années-là, peut-être, dans le temps qu'il y avait une émission d u Canada qui s'appelait L'enfer, c'est nous autres. Ouais. i l y a v a i t passé là, eux autres. Ils e n a i e t de d é c o u v e r t s des d é c o u v e r t s probablement, puis ils a v a i t dit que c'était les Slayers québécois ou canadiens, je ne sais ouais, pas si. Ouais, OK. Probablement dans cette époque-là, je m'imagine. Ouais. ouais. OK. Ben, peut-être, là. Je veux dire, ils ont passé souvent, ils ont fait b e n des TV et tout.、Euh, OK. Ils ont,、euh, Ils ont, ont passé à Bobino. C'est、euh, <rire> un ben très montréalais, avec beaucoup de contacts dans, dans le milieu.、Mm -hmm. mais, si tu veux passer à la TV, là,、si、tu ne vas pas à Chougamo, il n'y a, a pas de poste de TV. Là, là. Non. Trop bien non plus.、Ben、oui. Trop que choco. r p s Avant ça,、bizarre. on a entendu du Civilly <rire> Carnage avec Rehab, d'un vieil album de 2000, Exploiting Defunction. Puis c'était Real u p Record. Puis avant ça, ben là, en ouverture, ben c'est Gorgot avec Stephen Cole. Dont tu portes faire mal le t-shirt ce soir. Ouais. Avant ça, on va faire des petites salutations. Oui, il y a des salutations à faire, mais il faut dire aussi que dans Gorgots et dans Encephalic Carnage, on va retrouver au Metal Fist Patrice Hamelin. Oui, mais il、euh, y a aussi dans ça. Le... Oui, Patrice Hamelin va faire les deux, les deux,、euh, les deux jobs, si、mm -hmm. on veut.、Mm -hmm. Puis il y a un autre qui va faire deux jobs aussi. Carlos a r a y a Carlos a r a y a de Anonymous.、Oui. va faire Anonymous et Barf. Ah, il fait Barf aussi.、Ouais. Okay. Fait qu'il va avoir,、euh, y avoir. Ils vont travailler. Ils vont bien travailler.、Ça. Ah, on voudrait faire quelques salutations. On voudrait saluer tout, tout le monde qui nous écoute. C'est-à-dire, pas grand monde. Ben non. Il y en a trois ou quatre par village.、Ouais. Donc, tu mets plusieurs villages par un par-dessus l'autre. Ça, fait, ça fait, fait, fait. On peut ramener une salle paroissiale. C'est ça. Au lieu d'aller les voir un par un, on, on fait de la radio. Pis, ça, ça, faut, ça fait une belle soirée. On va aller chercher les mondes un par un. Où est-ce qu'ils sont? C'est comme,、euh, comme dans les élections, ça. Oui, il y a de l'expérience. Bon, je voudrais saluer、euh, Dominique n n a u l t a grand-mère, c'est sûr qu'il nous écoute. On ne le connaît pas, lui. Non, non. non. Mais bon, on se rend c o m e Il y a sûrement John Soper, mais ça,、euh, c'est une autre histoire. Puis, je voudrais saluer Michel Sanson qui, qui nous écoute. Elle n'est pas habituée à cette musique-là,、euh, mais elle trouve, ça, ben, elle trouve ça drôle. Elle va revenir au Metal Fest. Ben, mais toi,、bon、tu précises, c'est qui, Michel Sanson C'est quelqu'un. <rire> <rire> bon, là, on a un tirage. b e n oui! Euh, euh, débordant de générosité. Bon, on non, va là, rappel... c'est Attends peu, Jeff, ça, là...、Euh, un peu, pas... on va rappeler comment ça fonctionne un tirage. On n'appelle、oui. pas pendant qu'on parle. Oui, on appelle quand la musique joue. Effectivement. On n'appelle pas quand qu on parle. OK, l à Parce qu'on ne p r e n d a u c u n appel pendant qu'on est qu en train de faire des élécubrations. Même, même si tu me donnes, dirais,、euh, on te donne 2000, n'importe quoi. b e n ben là, c'est peut-être négociable. C'est un peu comme ça. C'est un e u a o m m C'est Le fun e ton métal fait, je voudrais e me donnes. Non, non. on parle hein, là. <rire> <rire> Puis、euh, bon, le tirage, on va faire ça、euh, vite vite. On va faire tirer, au lieu de faire tirer des billets, on va faire ça un petit peu autrement. On va faire tirer un t-shirt du 3e métal fait. Ça écoute, c'est pas de la merde. là. De quelle année? De,、euh, de cette année. Le 2001. Le 2001. On y va-tu pour 2012?、Okay. Tu vois qu'il est encore dépassé. Il va falloir le mettre dans le canot. m J'essaie de faire passer des bacs si restes.、Ouais, il y a、si、tu 2009 pour la rarité, e a mais ça a été chiant de faire tirer des judas en 2009. Puis tu voulais que je prenne ma retraite pour、euh, continuer avec lui. t étais bien parti? Je ne sais plus. là. Je pense, pense que lui, on va le mettre dehors. Puis toi, je vais essayer de t'endurer. Puis si ça ne fait pas, c'est moi qui v a renaître ça. Je vais me poigner. On ne p a s g a g e r qu'il y a du monde en ville là, qui font du squidgy et q u i veulent le faire le soir. Il y en reste qu'un. Il y en avait deux l'autre jour. a il y en avait deux. Mais ils, ils travaillent en c r i s e les gars. Ils travaillent en é q u i p e Non, non, non, mais je t'ai surpris. Ils s p o r t s n t fusée, bouzou. Non, non, moi, je ne crois pas qu'est-ce qu'ils font. Moi non plus. Moi non plus. Bon, on n'a pas le goût. Ben, <rire> bon, <rire> le tirage, oui, le tirage.、Oui, bon, vas-y,、bon, vas vas-y. Un T-shirt Metal Fest de cette année. Le, on prend le troisième appel. Oui. Là, Explique comment le... que ça va se passer le p o u r l t p e r s o n n e OK, là, personne... vous allez appeler. Puis là, le, le, le gagnant, on, là, on va lui demander quelle grandeur on a.、Mm -hmm. euh, Ses coordonnées XL, large, médium, small. Puis、euh, si tu viens au Metal Fest, on va te le donner au Metal Fest. On va... Puis si tu ne viens pas au Metal Fest, ben, on, va, on va régler ça avec toi、euh, au téléphone. Bon! Là, ça a tu l a l l u r e ça? Ben oui! Parce qu'on、euh, va te dire où aller t e chercher. C'est e x c e l l e n Dans une station ou dans un magasin. On va, on, va, on va tout te dire ça.、Bon. Donc, un T-shirt Metal Fest, la grandeur que tu veux. Troisième appel, numéro de téléphone, c'est 819-376-5183. 819-376-5183. Puis quand que la musique part,、troisième、là, tu peux appel. appeler. Effectivement. Donc,、euh, on répète T-shirt Metal Fest, de troisième appel, 819-376-5183. On y va avec Cataclysm, poche de Venom. Cataclysm c e r a h e d l i n e r le samedi. Excellent、euh, choix. Sur l'album Evans Venom,、euh, paru en 2010. On y va avec ça, les boys. Après ça, il y a Christian, Blinded by Fate et des Death. C'est bien. Donc,、euh, 819-376-5183. C'est parti. Troisième appel. On gagne un T-shirt. Go!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 15 groupes u r 2 soirs mettant en vedette Gorgots, Barth, Céphalic Carnage, Christian, z e p t i c Flesh et Cataclysm. b i e t en vente chez Long McQuaid, anciennement m u s i q u e Daniel Côté, Lapis Rock, Le Metal p a n k et au 3 r m f c o m au prix de 35$ pour un soir ou 60$ pour les 2 soirs. Quantité l i g n i t é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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a n g t n Bon, ici, il y a des choses étranges qui se produisent dans ce studio. Évidemment, quand l'enfant indigne Jeff est là, on peut s'attendre à tout. Et puis l'autre clone à côté qui ne fait que l'encourager.、Oui, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. c a s t aussi bien t e parler dans ton micro. Non, je l'avais dit tantôt aussi.、Si、il n'est pas o s s i b l e d'avoir、hey, conspiration. Tu l'entends-tu, toi、eh、Oui. Allô Moi, Je n'entends absolument rien. Tu parles plus fort, là. Tu as une、Allô? banane dans le ré. Est-ce que la Terre m'entend Tu l'entends bien, toi, si、oui. je t r o u Lave-toi les oreilles. Non, tu ne peux pas m'entendre, c'est ça qu'elle a. Non, non, tu es vraiment homme, là. Vas-y, là. On l'entend, elle n t e n d moi. OK, tu dis que tu l'entends. Et vous, et vous dans la foule, l'entendez-vous? Prends, prends, prends, oui, vas-y donc. Ah, là, là, je t'entends. u n deux, u n deux. Quel micro je prends? Prends celui-là, le 4, là. C'est ça, celui-là. C'est le bon. Bon, est-ce que la population de Trois-Rivières et les environs m'entendent? Parce que j'ai des affaires bien importantes à vous dire. Par applaudissement. Bon. On, on défait Gentilly II en fin de semaine. Le de... Metal Fest. Va... Waouh, c'est、hey, bonne idée. Ça va、hey. chauffer. Ça、Il、va a... surchauffer. Il y a un maire le... qui, le... qui t'aimera pas. Non, ouais, mais là, peut-être qu'il ne louera pas sa salle. J'aurais <rire> dû entendre après, c'est ça. Écoutez, M. Lévesque,、là. le Metal Fest, ça va faire de l'énergie propre. Pauvre. L'énergie verte. C'est de l'énergie. Noir. L'énergie noire, oui. L'énergie noire. Tu arrives à mairie, tu te dis Voulez-vous qu'on fasse l'énergie noire? Darkness, ça s t é r i l i s m y s i g h t e Il va dire Tout qu ce qui est énergie, on aime ça. Énergise-toi avec ce qu'on essaie de f a i n e Bon, on, on entend, vient d'entendre le groupe d e a t le vrai groupe, avec la pièce symbolique de l'album Symbolic, qui était p a r u en 1995, qui est un classique, quant à moi.、Mm -hmm. Et、euh, ça, c'est pour.、Euh, Faire, euh, faire une suite, le fait que le groupe symbolique de Québec, qui fait un hommage au、à、groupe d e a d sera au 3e Metal Fest le vendredi.、Mm -hmm. On va en parler un peu plus longuement tantôt. Avant ça, on a entendu Blind and By Fate, un autre groupe de Québec avec Dead e N. d Sur l'album Chernobyl Survivor, quand on parle de Gentilly 2, c'est un petit peu. Gentilly Survivor, c e s Gentilly Survivor. Je vais avoir une chronique sur Chernobyl Diaries, on f i r comme ça. Ça d o être bon, ça. On dirait que c'était en mode, là, Chernobyl. Je pense que oui. Ça fait 25 ans. Ça, c'est un album qui est paru cette année. Vous allez pouvoir en acheter en vente au 3e Metal Fest, parce que Blinded by Fit seront au 3e Metal Fest. On imagine. p a t a p Avant ça, on a entendu Chris Young, les,、euh, les trois euh, mercenaires euh, du Brésil, du métal, qu'on pourrait ouais, dire. Ouais, puis quel trio! Un trio d'enfer, qu'on pourrait dire. Ouais,、oh, c'est meilleur qu'un mec trio. Le, le, la pièce était The Great Execution, de l'album The Great Execution, donc、euh, paru l'année passée sur Century Media. Et en ouverture, on a entendu Cataclysme avec Push o de Venom, de l'album Evans Venom. Fait ça fait Venom pas mal. Je pense que je suis con, condamné à. Lay à down your soul to the Raz Rock'n'Roll.、Ah, ouais. Je pense ça, ça, que est Rockmaster un, est... va être content que tu parles de Venom.、Ouais. Qui ça? Notre ami Allais.、Ah, euh... C'est un grand fan de Venom. c e s sûr? Tu i s peux pas mal certain. OK, bon. Ça fait que C'est ça. Donc,、euh, c'était la nomenclature. Donc, êtes-vous fiers de mes,、euh, de mes propos?、Euh, ah,、indigest? oui, on était très fiers de tes propos. Ils étaient effectivement très i n d i g e、euh, s t e s J'ai une enveloppe pour toi pour signer la, ta réédition de, de l'émission. On s'est déjà préparé. Tu, tu finis à Noël. Ah, c'est pas super.、Si euh, on avait prévu de finir à Noël de toute façon. b e n là, on veut pas que aille... tu ailles. Tu ne veux pas que j'entame l'année 2013, c'est sûr. Mais on ne pourra pas. De toute façon, le 21 décembre, c'est la fin du monde. Bon. Ça, vinaille, tout s'annule. Il faut que je m'achète des céréales en spécial. Oui. oui. Puis e n stocker en、mais、cas de la fin du、man. monde. Puis du v i l a i en poudre. Du v i l a i en poudre? Oui.、Ben、mais tu n'auras、oui, pas d'oiseau. j a u r a i une vache dans mon appel nucléaire. J'ai une vache. Ah, bien là, c'est c o n Des、correct. poules. Fait que j'ai des œufs, j'ai des produits laitiers. <rire>、oui. Mais là, j'ai une picouille. J'ai des œufs, des produits laitiers. Ah! Hey, on est en train de déraper un petit peu, mais c'est une、euh, bonne guerre ici. C'est ce un peu、euh... habituel, je dois、ouais. dire. Il va pouvoir se faire pousser des saucisses à la dogue, v o t u e r Puis quelques bons cornichons non, polonais. Ça, les Tu prends ça du stage et tu les amènes? Non! Non, non, non! <rire> tu es conseillé. Encore une bicherie sur le stage. fallait b e n Hey, Jeff, on va、hey. revenir à notre sujet principal. Qui est raton-restaurant. Qui, Qui est ton départ. <rire> ouais, ben, il va b e n falloir que je parte. Si je veux revenir, on a m e t e Non, raton-restaurant, ça ferait longtemps qu'on ait manqué、oh, d、ouais, e n t e n s p e c t e u r i s on va revenir sont... un moment. Donné, on f e r a une audition un petit peu plus. Non,、euh... les inspecteurs t e s de votre base pour ça. <rire> de ça. On ferait une émission、euh, Nostalgia à ton restaurant. Oui, a s genre, on va r e n d e r nos vieux slogans. pis on... C'est ça. On, on va... passerait vieille tonne qu'on passait à l'époque. Puis on va faire un appel à tous ceux qui ramassent des、euh, Des roadkill Des roadkill road morts. ramenez ça. On a, on a une, une dompe à vidange assez fou en arrière. Ce qui est notre dépôt. Qui est le dépôt. Puis on fait un gros party de noir. Ah, il faut que je vise des cadavres, moi, là. Ben, toi, tu le dis. Il faut faire u e sorte u e l q u e chose. Non, non, mais Tu mets ça dans、ah. la glace. Ah, tel quel, plus... tel quel, tel quel. OK, Scott. Bon, là, ça va faire.、Des、le troisième bel exercice. 12e édition. Oui. b e n nomme-nous donc ça, b e n o u i o n s y aller. Où est-ce、euh... qu'on peut se procurer billets? Bon, le Trois-Rivières m é t a l Fest, 12e édition. Cette année, ça se passe à Bois de f i l industriel, l e qui est à côté de Colisée Trois-Rivières. Je pense que Ou... c'est le 1760 à、euh, Vignes-Gilles-Villeneuve. C'est ça. Mais c'est facile à trouver. On va mettre des pancartes sur le bord de la rue, puis vous allez、euh, suivre les, les, les petites pinottes à terre. Vous allez a r r e Les petites pinottes. Je ne dans... mangerai pas cette année. Ce sont des stades. Va-tu me faire couper de même longtemps? Souvent. <rire> <même? Chouard. rire> Bon, le vendredi, là, on a Gorgots.、Euh, je suis très content d'avoir Gorgots cette、Moi、année, je suis très content. Parce que c e s t quelques années qu'on essaye de les avoir, mais on a finalement réussi mon rêve. Non, c'est un rêve. C'est pas parce que c'est dans notre cours qu'il faut q m e je e d i l m Je suis entièrement d'accord avec toi. Avant ça, on a, on, a, on a Barf. Le retour de Barf,、mm -hmm. euh, ils font une tournée des festivals cette année, puis je pense qu'on est un festival. Que, Vous êtes un festival. C'est bon qu'ils soient là. Non, non, ça va être très, le petit poisson, puis、euh, wow, tabarnak. Puis,、euh, les, des, ils disent des gros、les、mots aussi. a s s i ça, c'est un autre ton qu'ils font.、Ouais. Bon, ben, tu vois, c'est dans, dans la cruauté verbale. a v a n t ça, on a Céphalic Carnage. C'est avec,、euh, je suis très content d e les avoir cette année. J'avais essayé l'année passée. On avait, on avait fait du chou blanc. Et、euh, Céphalic Carnage seront,、euh, seront présents au Metal Fest. Vous allez voir que ça décape. Ça avec, c'est pas reposant.、On、ça a, vient on, du a, on, Colorado. On, on l'a vu tout à l'heure. Nous avons Anonymous sur,、euh, sur le bill. Anonymous, la dernière fois qu'il avait joué en tant qu'Anonymous et non Anonymous, mon oncle s'est、ouais. amené en 2006. Je, je crois que c'est en 2006. Hey, ça, ça, va pense, hein, je, je, ça va vite. Je pense. Ça va vite. Slapas, Slapas. On Expect sera parmi nous pour nous faire、euh, donner des trous de manteau. x <rire> Non, non, c'est très bon, On Expect en passant. C'est.、Euh, C'est très spécial comme musique. Chaotique. C'est vrai que c'est pas du tout chaotique, mais、euh, c'est quelque chose à voir live.、Euh, on a Symbolique, l'hommage à d e t p qui vient de Québec. t r è s bon hommage. On pensait pas mettre des hommages sur le Metal Fest, mais on a changé d'idée, i e n que l e fous qui ne c h a n g e pas d'idée. Puis, euh, mais vu que c e symbolique, t s c'est un hommage un peu spécial. T'sais,、euh, t'sais, ça aurait été un hommage métallique, c'est pas pareil. C'est j u s t e bon. Les autres, que ça fait longtemps qu'ils tournent. Ben, ça fait quelques années. Ils ont、ouais. fait un gros show à Québec, il y a trois ans, je pense,、okay. avec、euh, tous les, les, les anciens membres de DEP.、Okay. Ils ont fait un DVD avec ça.、Right. Ouais, c'est、bon. très bon. En ouverture de, pour le vendredi, c'est Trollen. Il un genre,、euh, comment on pourrait dire ça,、euh, Pagan、uh, v i King. Là.、Mm -hmm. Fac, euh, ça va bien partir la soirée. Le samedi、euh, 13 octobre, ce samedi-ci, on a le retour de Cataclysme au t r o i s r i e Metal Fest.、Mm -hmm. euh, dernière visite en 2006, dans le temps du m a q u i s a r t Oui. Bien content. Des, euh, euh, le retour de Cataclysme, toujours un b a n d international, mais qui vient, dans la, qui vient de, de Montréal. Oui, donc,、euh, effectivement. Il faut être fier de nos b a n d s qui réussissent à percer sur la, la scène internationale.、Euh, ouais. Même en Ouganda. Je ne sais pas s'ils sont s u n e playlist en Ouganda ou quelque chose.、Non? Je ne peux pas te dire. J'ai pas, pas, pas beaucoup de plugs avec les radios ougandiennes. Ougandiennes. f a présentement, peut-être en Iran.、Euh, bon, on va, on va checker ça. Avant ça, on a c e 7 t i c Flesh. Très bon groupe.、Ouais. Euh, q u On pourrait、euh, cataloguer en. Du... C'est un dark gothic metal. Oui. Puis、euh, je te dirais que c'est quelque chose d'assez éclaté aussi. Oui. Ça risque d'être.、Euh, Ça risque d'être excellent. Moi, moi, en tout cas, personnellement, c'est un band que j'aime beaucoup au studio.、Okay. Puis、euh, je trouve que je suis、oh, très, curi live, très curieux、hein? de les voir、très、live.、Curieux. On a. Les... p u i s e z o vient de la Grèce. Oui.、Euh, on a, le... a Chrisiane. Oui. Les mercenaires, Brésiliens. les Brésiliens, les o w a les r Ça, c'est comme une tornade qui passe devant、ah, chez vous. On a l'impression qu'ils sont 10, 6 fois, il y a une Puis des gars super sympathiques、ouais. en plus. Puis très talentueux,、ouais. La musique très、euh, fun d écouter.、Euh, c'est death metal, mais groom en même temps. C'est、euh, pour les amateurs de death metal très technique.、Euh, oui, ça fait une belle job. Ex-Deo seront parmi nous.、Ouais. C'est les mêmes gars de Cataclysm. Donc,、euh, on, a, on a des double duty pas mal. César et Seramé, version métal. o e t ç Je te mets au défi de liser ça dans le face. Oh, pas de problème. Mais avec une touche du mot, c'est ça, c'est vraiment. e x c u s e z pour le, le, le, le grossier mot que je viens de dire. Parce que là, j'en suis fort aise. Là, j'en suis fort aise. Je savais qu'ils e d i r a i t、euh, n'importe quoi. Bon, on va passer. e x d e o est une banque qui parle de. de, de Roman Metal. i l p a r l e des Romains des années.、Ouais. Euh, années C'est de la r o m antique et, et des conquêtes t s C'est très intéressant quand moi je les ai vus、euh, ouais. au Pagan Fest et j a v a i trouvé ça très. J'ai、euh, euh, bien aimé le dernier album qu'ils ont fait, Caligula. J'ai trouvé ça très bon, autant que Romulus auparavant. Donc, On、vrai. a un groupe qui vient de Jérusalem,、euh, Melkèche.、Ah, oui. Puis ça, il y a beaucoup d'influence、euh, arabe. Mais,、euh, ben, ils ont le côté euh, vraiment. Euh, du côté de folklorique de l e pays.、Ouais. Euh, Mais malheure... bien, bien dosé, peut-être.、Oui. Malheureusement, ça,、ouais. le groupe a dû、euh, s'exiler aux Pays-Bas parce qu'ils ne peuvent plus rester. Ah、euh, ouais, non. Bon, tu vois,、euh, la liberté d'expression、oui. dans ces pays-là, d n c a f e dans ce m o n C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça. Mais c'est une formation qu'ici, nous autres,、euh, on, on, on prise beaucoup. C'est comme notre formation chouchou un peu de l'émission.、Okay. J'ai vu tantôt sur le net que le chanteur de Melekech parle très bien français. Ah, Je m'ai dit, ah oui? C'est vrai. Ça a tout l'air. Ah oui. C'est é a i t s u r v e i l l é r Riez-y pas des noms, là. Non, non. ils ne comprendront pas. Didi, pas de t a b e r n a c l Chris, c'est hot ton chou, il ne comprendra pas. j ai d mais qu'est-ce qu'il respecte? Didi il avec un accent très européen. Non, mais il peut peut-être répondre, je sais, tabernacle. Peut-être, on lui montra à vivre, ce gars-là. Inquisition, Ben de Black.、Euh... Que je ne connais pas, honnêtement. Ouais, ben, a... c'est quelque chose. Sur、euh, Studio, c'est assez spécial. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire live. Parce qu'ils sont deux gars. Ils sont là, juste、ouais. deux. Ah, ils sont juste deux. Un gars, drameur et un guitariste. Ah, ouais. Les White Stripes, mais du, du、okay. Black. Ouais,、ah. c'est ça. Ah, ouais. Hein?、Okay. Puis,、euh, le chanteur, il a une voix comme Donald Duck,、okay, un peu. Ouais, mais Evil. Mais ouais, comme, comme à l'époque des Mortals. Ouais, comme, exactement. Ouais. Encore une affaire que、euh, j'oserais pas aller dire devant lui.、Euh, dire « You have a voice like a Donald Duck. <rire> I know. I know. <rire> <rire> dit, puis, thank you. Ce groupe-là vient en passant, vient de la Colombie, et non, et non la Colombie britannique. Oui, la Colombie, Colombie de l'Amérique、euh, Et Encore une fois, groupe exilé aux États-Unis. Ah oui, OK. bon, C'est bon pour que tu nous le dises, mais regarde, tu viens de péter notre ballon. <rire> <rire> Blended by Fate seront là, là samedi, et Aternam,、euh, en ouverture. Deux très b o n bains de Québec. Fait que C'est à la bâtisse industrielle, 1760 avenue Gilles Villeneuve. Les portes sont à 5 h, 17 h. Début, c'est à 18 h 30. Soit s arrivé, arrivé tôt. Le vendredi, je pense que tu disais que ça commençait à 17 h 55, ça se peut dire.、Euh, non, c'est le samedi. C'est le samedi. Oui,、ouais, c'est ça. Allez voir sur、euh, 3RMF.com.、Mm -hmm. Toutes les informations sont là. Ceux qui veulent acheter des billets par PayPal, toujours, toujours,、euh, toujours disponibles. Sinon, on peut aller les acheter chez Daniel Côté, Long, Long and McQueen, l'ancien、euh, de musique Daniel Côté.、Mm -hmm. Pus rock, les deux puces rock en ville, et、euh, metal punk.、Euh, à Montréal et Québec, ben, Montréal c'est Profusion, Québec c'est、euh, Vision, Vision Rock. Donc, il、euh, y a un CD compile assuré pour ceux qui achètent la PASS. e La PASS est limitée. Il en t reste quelques-unes. Tu as dit le prix des billets individuels? C'est 35 pour un soir, puis 60 pour les deux soirs. p u Il s i va rester les billets à la porte pour ceux qui sont bien loin, puis c'est compliqué à avoir les billets. Mais au moment où on se parle, les, les, les forfaits de deux soirs commencent à se i r e Il en reste encore. Oui, mais c'est moins disponible. Il en reste moins qu'en i OK. b â de s s a n t c'est sûr, là, mais、euh, ça, ça, ça, ça décolle vite. Surtout dans les derniers milles, ça va être.、Euh, c'est sûr, on a comme 1000 CD. Fait que les, ceux qui ont acheté le, le, le passe deux jours, c'est assuré qu'ils ont un CD. Sinon, c'est premier arrivé, premier servi. Donc tu remets、Pis、le CD, CD à l'entrée. Oui, c'est ça. Comme à, comme à tous les ans. Puis c'est un CD double. f a i t la troisième année qu'on fait、mm -hmm. un CD double. Fait、okay. qu'on、mm -hmm. qu a de très, bon, très, très bonnes affaires. Puis même mon o n c l e s e r g e m'a fait une toune. La Val, ce godasse.、Ouais. <rire> fait qu'on l'a mis sur le CD. Fait que, tu sais, on. Je suis pas une joke près, hein, tu vas bien. <rire> ouais. Hey, Jeff,、euh, juste rappeler que ton tirage a été gagné. Oui, c'est、euh, monsieur Matteau qui a gagné. Bon, ben, félicitations.、Et、on va lui donner ça au m é t a l Fest. Là,、ouais, ouais, ça vaut la peine, hein? Monsieur Jeff h u l l b r a v o bravo. Félicitations. Ah, tu peux pas l'entendre, Jeff. Je vous remercie bien, gros. C'était la s e m a i n c dernière. On n a u i t pas、cours. plus sympathique pour autant. Non,、oui. mais on en a autant à ton service. Ils <rire> aiment son、travail. public. Donc,、euh, public, petit rappel nous, au Metal Fest, ça va être un gros p a r t y、euh, Ça va être,、euh, C'est comme un gros p a r t y de Noël métallique, mais au mois d'octobre. Puis il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a pas de Père Noël. b e n il y a tout, oui, là. <rire> Merci. Monsieur Dragon va faire la musique aussi. Il va avoir son gobelin.、Et、lui, c'est bon.、Ouais. Le gobelin, c'est qui C'est lui、point. le gobelin. Ah.、Oh. Ça, on va en parler à la sécurité. <rire> oui, effectivement. b e n écoute, Jeff, merci beaucoup d'être passé. b e n pas de problème. C'était super le fun. o n v a revenir ça, dans les moyen, prochaines là. semaines. Là, on, va, on va revenir vous voir.、Euh... Oui, a s les prochaines semaines, ça peut nous mener non, non, dans 51 avait... autres semaines. C'est ça. Je ne sais pas, pas quand, je ne sais pas quelle année, mais je vais revenir. <rire> merci, Jeff. Merci puis, beaucoup、euh, à tout le monde. J'espère que tout le monde aura l'occasion d'aller te, te, te, te signifier ses intentions de vote pour les prochaines élections. Ah, b e n là, on check ça, mais on, on attend des. Quelques enveloppes、Jet、brunes. s <rire> le s e n v e l o p p e s brunes sont très bienvenues. Ils sont toujours de mise, effectivement. Euh, euh, tant qu'on ne me demande pas à commission.、Euh... Non, mais moi, je peux être l'entremetteur, donc je prendrais juste un 20 OK, puis toi, un 5, puis l'autre 3, puis on 3. Ça, 3. Bon, bon, bon,、okay. oh, on va arrêter de faire de la politique. Si, là, c'est de la musique métal qu'on fait. Exactement. On, on est supposé parler de Satan, puis c'est. Oui, Ça te tend e t u e tout pour passer à la pub? On va aller passer à la pub, effectivement, mais、euh, juste avant la pub, tu pourrais préparer un peu déjà la, la table pour ce qu'on va entendre. Ben, je vais dresser la table pour une formation que je présenterai、euh, après la pause, formation de Gatineau qui s'appelle Mortar, avec、euh, le nouvel album qui s'appelle Show them up. On entend ça après la pause. C'est parti. Botan, la meilleure pizza en ville.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 Les 12 et 13 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois Rivières m é t a l en collaboration avec Long McQuaid, Lapus Rock et c f u 891 présentent le Trois Rivières Metal Fest, 12ème édition. 15 groupes sur deux soirs m e t t a n t en vedette g o r g u t s Barth, c e p h a l i c Carnage, p r i s i a n Septic Flesh et Cataclysm. b i e t en vente chez Long and McQuaid, anciennement musique d'Aniel Côté, Lapus Rock, Le Metal Punk et a o 3 l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 21h01. Et,、euh, bien, c'est ça, on accueillait déjà. Bon,、Fouin. revenons à l'émission normale maintenant. Normale? <rire> ça, c'est comme jeunesse tout à l'heure, ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Ces t qualificatifs ne c o l l e pas avec le. Alors, le message est lancé, ne manquez pas, le 3e Bien-Metal Fest、euh, vendredi et samedi à la bassiste industrielle, on va avoir、euh, du plaisir et de l'agrément. <rire> oui, ma petite bottine sur i a n n Oui. Bon, tu vas nous présenter une formation. Une formation、quoi. de Gatineau、euh, qui donne dans un death trash assez groovy.、Euh, album très intéressant, qui peut avoir quelques longueurs, mais c'est quand même un 7,5 sur 10 sur ma part.、Euh, c'est quand même assez, assez trippant. En spectacle, ça doit être、euh, quelque chose. C'est une formation qui est récente? C'est le deuxième album. Ah, OK. On va entendre des pièces. l'album s'appelle Show t e m Up. c'est、euh, sorti,、euh, p l u tôt cette année sous étiquette indépendante. Alors, j'ai choisi,、euh, les quatre premières pièces de l'album.、Euh, on va partir l e b a l avec Under the Flag. Et après mon retard, bon, on va y aller avec un autre groupe de g a t i n e a u que tout le monde connaît bien, qui seront en spectacle ici le 19, euh, Octobre prochain au Rock Café de la Stage. Oui, monsieur. Et c'est Insurrection. Alors, allons-y tout de suite avec Mortar Under the Flag, tiré d l'album Show Them Up. Go! c é t a i 21h20. Et vous êtes évidemment toujours à l'écoute de réanimation des h a n d e a d i c o r p o r a t e Show à l'antenne de Sifu, le 89.1 FM.、Et、mon cher Sinistrose. Tu as beaucoup entendu? C'est cela. Et、hey, nous avons entendu、euh, deux formations de g a t i n e a u Oh, c'est tout un concept.、Oh, très gros concept. Ah, puis i l l e、euh, m'a poussé mon concept、euh, en disant que、euh, Steph Jonf, le chanteur d'Insurrection, a déjà joué de la base dans Mortar. Ah oui? Tout un concept.、Hein? Ah! On vient d'entendre Insurrection avec、euh, Blackened Pages.、Euh, C'est tiré de l'album Prologue de 2008. C'était sous étiquette indépendante. Quel album? Quel album? Et fait à souligner qu'Insurrection sera en spectacle ici à Trois-Rivières、euh, le 19 octobre prochain. Oui. Avec Fuck the Middle East, hommage、oui. à Sodé, avec M. Poul qui était ici、Mais、avec oui. nous. Oui. Et il、euh, y aura aussi Chariots of the God. s Et j'aurai l'insigne d e s h o n n e u r s de vous <rire> défoncer les tympans à coups de sécordes、euh, parce que je joue dans Elborn qui fera la première partie du spectacle. Voilà. Alors, on a entendu Mortar, Mortar, formation de Gatineau qui est à ton deuxième album qui s'appelle Show Them Up. On a entendu les pièces Clusterfuck, Show Them Up, Eat Lead e y Under the Flag. C'est paru tout récemment sous étiquette indépendante.、Mm -hmm. Voilà qui est bien dit, mon ami. La semaine prochaine, je vous présenterai la dernière parution en advance. J'ai cet insime honneur de la de formation des Pays-Bas Sinister, qui est le cousin de Sinistros. e Que j'ai très hâte d'entendre. Oui, alors, il est excellent.、Euh, dernier album qui porte le titre de Carnage Ending, paru sur、uh, Massacre Records.、Euh, oh,、euh, la belle pourrie, pourrie, s t i s la belle pourrie. Je sais pas si The Carnage Ending Étant le titre de l'album, signifie que le band va cesser ses activités par la suite. J'en ai aucune idée. Mais bon.、Euh, moi, j'ai trouvé cet album-là excellent. J'ai donné un 8 sur 10. Je vous en parlerai plus amplement la semaine prochaine. Mais je vais vous faire une petite parenthèse de cinéma parce que j'ai eu le loisir d'écouter quelques trucs.、Euh, on avait un long week-end. Ça m'a laissé un petit peu plus de latitude pour、euh, aller visionner des choses que j'avais. Ah, t e s de voir. Et le premier que je vais、euh, commenter ce soir est Chernobyl Diaries. qui est ouais, un i est f La m l diarrhée de Chernobyl. Eh bien, c'est ce qui donne un peu les effets secondaires quand <rire> on sait que, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au fil, il y a 25 ans maintenant que la centrale nucléaire de Chernobyl,、euh, p é t a p é t a oui, c'est ça, PETA. C'est le p é t a Et p é t a ici, c'est pas l'organisme pour les animaux, là. Non, non, pas du tout. Quoique, j'ai absolument rien contre Non, non, non. Au contraire, non, non, mais, au contraire. mais non. Euh, Chernobyl Diaries, ça raconte un peu l'histoire d'un groupe de jeunes américains qui,、euh... Ils vont mettre le nez ou s'ils n'ont pas d'affaires en Russie. o u i grosso modo, c'est pas mal ça. Mais qui,、euh, décident de faire un voyage en Russie. Ils ont quelqu'un, ils ont un ami sur place qui est déjà là, établi, qui, qui les accueille pour leur faire faire un peu le, le, le touring, si on veut. Et ils leur proposent de faire du extreme tourism. C'est-à-dire d'aller voir des endroits qui sont inusités. Et de se rendre plus précisément à la ville de Pripyat, qui est la ville voisine qui accueillait les travailleurs de Tchernobyl.、Une、ville qui est devenue fantôme. Parce que dans les faits, parce qu'on s'entend que c'est un fait historique aussi, ça-là, là. là.、Euh, dans les faits,、euh, quand la catastrophe nucléaire s'est produite, les gens qui habitaient、euh, Pripyat, qui étaient vraiment à quelques kilomètres, ont eu cinq minutes pour、euh, évader. On laisse tout sur place, c'est fini, bonsoir, vous vous en allez. Donc, qu'est-ce que ça l e u r fait? Bien évidemment, ouais, au risque et péril de tous et chacun qui voulait le faire, il y a eu des pillards. Il y a eu、euh, des. ce qu'on pourrait appeler des,、euh, des gens très t é m é r a i r s qui se sont aventurés pour aller、euh, s'enrichir, pour ainsi dire. Et cette ville-là est devenue、euh, une ville t e l l e m e n t fantôme où les objets, principalement, qui n'ont pas été détruits ou pillés, sont restés au même endroit que quand les gens ont évacué la ville. Et dans le film, Charles Bale's e Diaries, eh bien, il y a un guide, un russe, un ancien、euh, militaire, qui lui,、euh, organise ce genre de voyage,、euh, entre guillemets, quelque peu clandestin. Et il se rend là. On pourrait aller visiter les lieux en plein jour, puis il y a des consignes. Et puis il dit bon, ben, on va voir à tel endroit, vous me suivez, puis、euh, on reste quelques, seulement quelques heures, parce que dans les 25 dernières années, le taux de radiation a baissé considérablement, mais il reste encore présent. Donc, au bout de quelques heures, ça pourrait être dangereux, on s'en va.、Euh, mais ils ne peuvent pas partir. Oh non. Non, ils ne peuvent pas partir parce que, évidemment, ce que je redoutais le plus arriva dans le film. Je ne veux pas dévoiler. Ce pseudo-punch, parce que c'est assez prévisible. Mais il、euh, y a des habitants dans Prépiat, les environs. Bon, écoute, moi, je lui ai donné un 7 sur 10 parce que dans l'ensemble, c'est divertissant,、euh, mis à part que ça peut être prévisible par moment. Mais je ne m'attendais pas. Ça ne s'ennuyait pas pour être prévisible jusqu'à un certain niveau. Mais、euh, rapidement, on se rend compte du contraire. C'est divertissant, mais ça ne donne pas le goût de le revoir. Bon. Donc,、euh, Chernobyl Diaries. Mais ce que je dis, C'est à voir s'il n avait rien de mieux à faire. Donc, moi, j'ai tout le temps mieux à faire.、Là. Ben, possiblement. OK. Ben, si tu tombes une journée où il n'y a absolument rien à écouter, tu n'as rien et rien à voir, il pleut il y a des cartes de dehors, ben, tu pourrais écouter c h e r h o e of the Virus et tu ne m'en voudras pas pour autant. Euh, j'ai vu d'autres、euh, petits trucs.、Euh, ce que j'avais mentionné la semaine prochaine,、euh, la semaine dernière, pardon, que le, le, le film, le dernier film dans lequel、euh, Bruce Willis joue, Looper, est en salle présentement.、Non. Ça a l'air d ê t assez tripant, p ça. Ben, t'en a pas parlé. Je suis désolé. Looper se passe dans un futur、euh, relativement lointain, soit 2012, où la mafia... 2012, 2072, e x c u s e m o i Où la, la mafia a une très grosse emprise et est capable de développer une forme de, de, de voyage dans le temps. Il est capable d'engager des loopers, qui sont des tueurs à gages particuliers, et qui reviennent pour aller tuer des ennemis potentiels ou des délateurs de la mafia.、Euh, par contre, dans le synopsis,、euh, Bruce Willis, qui est un looper, se rend compte qu'il doit revenir en arrière dans le temps et sa victime, c'est lui-même. C'est le fun. Je trouve ça, ça intelli intelli intelligent et intéressant comme,、euh, comme scénario. C'est en salle. C'est un film de Ryan Johnson.、Euh, j'ai écouté un autre film d'action avec Jason s t a t h a m Moi, je n'aime pas ce qu'il fait.、Ouais, j'ai bien aimé les films qu'il a fait. Là où, euh, genre,、euh, j'avais adoré、euh, le film.、Euh, je vais dire, j'ai un blanc de mémoire. Je l'ai marqué ici.、Là. Euh. Je déteste avoir des blancs de noir e comme ça, c'est incroyable. C'est <coughs> incroyable. Snatch, qui était avec aussi Brad Pitt, c'est un excellent film. C'est vraiment.、Ouais. C'est un très, très, très bon film. C'est pas un Snatch, c'est pas non plus un Transporteur, qui est un film d'action européen, assez intéressant. Il y avait un autre film là, qui faisait là, comme.、Euh... Des genres de, de, de voleurs, là, finalement.、Euh... o、oh、Il joue dans à peu près tous les、ouais, films. Mais de il、voleurs. y avait Robert d e n i r o qui faisait comme un genre de petit rôle dans ce film-là. Oui,、euh, euh, ce qu qui, est, plus du titre, qui est un film. Ben, il joue dans Killer Elite. Oui, c'est ça. C est c est ça. Qui était moyen. Ben, écoute,、euh, Safe, qui est le titre de, du film, qui est un film de Boaz Yakin, c'est un film que, dont le scénario pourrait être intéressant. Parce q u il raconte,、euh, que m a l g r é l u i lui, lui c'est un flic paumé là-dedans. Il doit protéger une jeune chinoise de 11 ans dont son cerveau est comparable à n'importe quel ordinateur puissant. Donc, elle enregistre tout, tout, tout, et est capable de mémoriser tout facilement. T'en as le frein. Ben, je sais pas jusqu'à quel point ça peut être fun d'avoir toutes les informations emmagasinées, là, mais. Et la mafia, les triades,、euh, les, les triades chinoises,、euh, la mafia russe et, u、euh, n e bande de flics corrompus veulent se l'approprier pour être capable, évidemment, de s'en servir à des fins qui sont,、euh, plus ou moins honnêtes. Et lui, malgré lui, il se trouve à la protéger. C'est pas pire. Euh, mais, évidemment, ça tourne comme le bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mais c'est très bang violent. La bang, c h a u c h a u Oui, oui, mais c'est très violent, ça brasse beaucoup. Pour les amateurs de films qui aiment ça comme ça, c'est correct, ça fait la job.、Euh, c'est disponible en DVD et Blu-ray. J'ai vu un autre film qui porte le titre de The Theater Bizarre, qui m'a énormément attiré dès le départ parce que j'aime beaucoup le principe du film avec film à sketch. C'est un film d'horreur avec différents scénaristes, dont il、euh, y en a des très intéressants là-dedans,、euh, qui rend hommage un peu à ce qu'ils appellent le, le, ben, le théâtre Grand Guignol. Il、euh, y a quelques sketchs qui sont intéressants, mais ceux qui ne le sont pas font vraiment déprécier les autres. OK, Donc, c Quand c'est poche, c'est poche. C'est ça. Quand c'est bon, c'est correct, mais quand c'est poche, c'est tellement poche que tu as le goût、ah. de skipper tout de suite.、T'sais. C'est un film qui est correct, là, mais encore là, e、euh, u je peux pas dire qu'on va en, en faire tout un sacré tabac. Outpost to Black Sun,、euh, c'est <coughs> intéressant. C'est une histoire de nazi. Et de, tu sais qu'à l'époque, le Troisième Reich travaillait beaucoup sur le phénomène occulte,、mm -hmm. pour être capable d'avoir une surpuissance sur ses ennemis. Et un des phénomènes sur lesquels il travaillait, et bien, ça, en fait, s'est prouvé historiquement parlant, à Il travaillait énormément pour développer une forme de soldat Qui ne mourraient pas. Ou des morts vivants. e s p è c e s de m i <rire> Ça tourne autour de ça. C'est pas payé parce qu'au début, c'est dans l'atmosphère de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est qu'on se rapporte tout, à, tout de suite après à notre époque actuelle. Puis ça a plus vraiment sa raison d'être, les soldats nazis qui meurent、mmh. plus. Là, tu sais. Mais c'est d u s t r a y a n t Bon, j'ai donné un 7 sur 10.、Euh, Je dirais que ça vaut pas plus. Et,、euh, b e n je n ai parlé tout à l'heure, on en avait parlé ensemble il y a quelques émissions. Il faut vraiment que ceux qui sont adeptes de séries de science-fiction,、euh, que vous voyez la quatrième saison de Fringe, qui sort en DVD Blu-ray le 31 octobre.、Euh, la quatrième saison de Fringe est sortie. C'est la cinquième, excusez-moi, s t ça?、Euh, la cinquième, elle rentre en onde sur.、Euh... Non, la, la, la quatrième n'est pas sortie en DVD Blu-ray. b e n oui, j'ai failli l'acheter. C'est pour le troisième? Non, je l'ai eu dans mes mains. Parce que selon le site officiel. Fringe saison 4, je l'ai eu dans, dans un grand magasin. Ben connu, selon le, fait, le site officiel, ils disent que c'est le 31 octobre que ça sort. Ben Moi, je l'ai eu dans mes mains,、ah, puis、bon. je ne l'ai pas acheté parce qu'elle était 54 piastres. Bon, ben Tant mieux, elle est disponible. Mais c'est é c o e u r a n t C'est vraiment bon, honnêtement, là. Moi, je donne un 9 sur Alors, 10. a l o r peut-être en français qu'elle est disponible, par exemple. Parce que moi, c'est vers soi anglais. Oui, parce qu'ils sortent tout le temps les, les coffrets、ouais. français par la suite. <coughs> Ça se peut qu'ils parlent de l'édition francophone,、ouais. je sais pas. Mais c'est vraiment excellent. C'est un 9 sur 10. Puis pour moi, elle, elle rachète 100 000 e a troisième saison,、non. qui avait un peu de redondance. Il y a Taken 2. Je ne sais pas si tu avais vu le premier avec Liam Neeson. Ouais, me... C'est un très bon film. Le premier était excellent. Oh, était je vraiment... l'ai vu. Sa fille se faisait kidnapper、oh, oui, en, en oh, France.、Oh, oui. C'est un très bon film. Le deuxième est en salle p r é s e n t e m e n t C'est encore lui C'est encore Liam Neeson, effectivement. C'est encore sa fille qui se fait kidnapper Non.、Oh. C'est après lui qu'il y en a. Ah, c'est le p o n Parce que celui lui qui avait défait les plans du premier kidnappeur, son boss veut se revenger.、Ah, bon. Je ne sais pas si c'était nécessaire de faire une deuxième partie. Je ne sais pas. b e u n t a i bon. L'un était très bon, effectivement. Et、euh, pour clore cette、euh, chronique cinéma, je veux parler encore, comme à tous les semaines, maintenant, je veux avoir une chronique qui est à revoir ou à découvrir. Est-ce que tu avais vu le film, l'adaptation américaine The Ring Non. Le Cercle Non. C'est un film que tu dois absolument. Bien, moi, c'est un genre de film qui ne m'attirait pas réellement. Je sais qu'il y a eu des, euh, euh, la version originale japonaise, qui est Ringo, là. Ringo,、euh, ouais, Ringo.、Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui. Moi, j'ai vu les deux. Euh, le, le cinéma japonais, d h o r r est u r e excessivement tordu.、Oui. C'est un cinéma très, très, très tordu. Les Japonais ont une façon de concevoir ça qui est parfois très dérangeante. J'ai trouvé que Ringo était correct. Mais... J'ai peut-être vu des bouts du cercle, mais moi, c'est quelque chose qui m'attirait pour elle. Mais la version de 2002 de Gore v e r b i n s k i The Ring, ou Le cercle, c'est excellent. C'est un film qui. principalement tourne autour des phénomènes de, de hantise, mais aussi technologiques à quelque part. Et c'est un film qui est très, très bien réalisé, qui était très innovateur quand il, quand il est sorti au niveau d'amener, de, de traiter le sujet différemment de la hantise. Moi, je le recommande énormément. C'est un film encore pour lequel je donne un 9 sur 10. Et encore aujourd'hui, je le réécoute et j'ai le même plaisir à le voir. Donc, The Ring, c'est excellent. Il y a eu The Ring 2, qui est moyen. Mais le premier, La première adaptation américaine, qui met t en vedette l'excellente Naomi Watts, que je trouve vraiment très, très bonne comme ouais, actrice. Ben,、euh, ça dépend des films qu'elle fait, mais,、euh, Ben, là, elle, elle a le rôle principal. Ouais, Souvent, ouais. elle a des rôles de soutien, elle a un rôle principal. Je le trouve vraiment excellente, cette actrice-là. Elle est très, très bonne dans le film. Puis,、euh, moi, je recommande à tout amateur de films d'horreur, spécialement au niveau de ceux qui aiment les films que Phénomène d'Hantise et, et ainsi de suite. The Ring, c'est un film vraiment à revoir ou à découvrir pour sortir. Ceci étant dit, Tu as une deuxième présentation musicale? b e n oui. On a, une, on a une émission un petit peu, un petit peu à l'envers cette semaine. Ah, b e n écoute. On que tu sort、veux? un petit peu de nos, nos, nos habitudes de, de n o c Le petit confort. Le petit confort e o t bloc.、Euh, C'est pas grave. On va、non. revenir à la normale. Ouais,、euh, ouais. Dans un de ces jours. Dans un futur、euh, indéfini. Formation italienne. Hum、mm、hum. Qui ne fait pas dans le r o m antique, mais bien dans la Rome antique. Oh, oh, oh, oh. Quel jeu de mots, ça? Ouais. Je ne l'ai pas eu travaillé tellement. C'était <rire> facile, mais c'est bien pareil. C'est pas grave.、Euh, formation italienne, qui est, justement, qui est très inspirée euh, par euh, les, ses origines romaines,、euh, jusqu'à pousser l'audace d i n c l u r de la musique folklorique grecque. Pourquoi grecque? Parce que les Romains, en temps de guerre, utilisaient de la musique grecque, antique, pour aller à la guerre. C'est comme des hymnes. Parce que les Romains, ils n'étaient pas très, très、euh, innovateurs en frais musicales. Fait qu'ils s'appropriaient、ouais. ce que les autres faisaient. m a i s comme c'est le, le fond de leur histoire, c'est <coughs> s'approprier les trucs à peu des près autres. C'est ça. C'est ça. Alors,、euh, leurs origines、euh, romaines, vu qu'ils allaient chercher la musique、euh, comme de la Grèce antique,、mm -hmm. d'ancienne Grèce, ils ont mélangé、euh, ça à du death metal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la veine de Niall.、Okay. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est Josh Collias qui fait bat la batterie.、Ouais. Alors,、euh, l'album s'appelle Spartacus. Cherchez le pas. C'est pas sorti. Moi, je l'ai eu en promo. J'ai comme un, un, un petit coup dans le dos pour pouvoir le passer ce soir. Il n'y a pas de label encore, mais j'ai l'impression que ça va sortir sur quelque chose de gros parce que ça va être un album qui va péter très, très, très fort.、Mm -hmm. Si vous a i m e z la série Rome, imaginez-vous la trame sonore de Rome, mais avec du dette. J'ai hâte de découvrir ça, vrai, m e C'est n t Aid. On y va tout de suite. On va mettre、euh, trois pièces de l'album Spartacus. La première pièce s'intitule A Betrayer from Tracia, qui était le lieu de réfugiés. p a r t a c u s C'est en plein ça. Sanguine, Pluit et Narena. Ça veut tout dire. Et oui. Et The Endless Runaway. Alors allons-y tout de suite. Voici les Italiens de Aid. Go!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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est Faux 89. L'émission tire à sa fin. Et c'est normal,、hein? Toute bonne chose ou mauvaise chose a une fin. Ici,、oui, même... si、c'est une mauvaise chose. Mais. Tu viens de me faire découvrir une formation extraordinaire. Ah, t'es venu,、euh, venu, hein? Je suis venu.、Euh, euh, je suis venu comme dans r o q u y b a z a r e Je suis venu. <rire> formation italienne ADE,、euh, A-D-E. Oui. Avec、euh, un album qui s'appelle Spartacus qui va sortir, qui devrait sortir incessamment. Il、euh, y a toute une histoire、euh, a l'entour de, de, de, de, de promos que j'ai reçus. Euh, que le management ne devait pas envoyer, ou en tout cas,、euh, j'ai réussi à faire un deal avec le groupe, le kit,、euh, d'enlever ma chronique pour l'instant sur Hurlemort, mais pouvoir passer l'album、euh, en ondes. Vu qu'ils sont en Italie, ça ne doit,、euh, doit pas déranger.、Euh, ben, ça doit l u i e n n u y e r un petit peu moins que s'il qu était à trois reprises. Oui, c'est en plein ça. Alors,、euh, album qui s'appelle Spartacus,、euh, qui devrait sortir incessamment. Entendu les pièces The Endless Runaway, Sanguinee Pluit in Arena, A Betrayer from Tracia. Alors, c'est un album qui m'a jeté par terre. C'est le,、oui, le derrière. Oui, c'est p u s v i m e n t c e l u derrière. Espérons qu'il va sortir avant 2013. Je l'espère, pour pouvoir la mettre dans la revue. Pour pouvoir la mettre dans la revue, parce qu'il va être très, très, très, très bien c o t é Oui, effectivement. J'ai trouvé ça très, très bon. Et je te le disais、euh, hors honte tout à l'heure, si Aid vous a plu, je vous incite fortement à、vous、aller visiter la, la série Spartacus, Spartacus Blood and Sand. Vous, vous allez vous y retrouver. Bien, Je vous rappelle que c'est g e o r g e Corlias de Nile qui fait la batterie sur l'album en、oh. tant que batteur invité. Oui. p i s tant qu'elle parlait de Nile, parce que je fais un parallèle dans ma chronique avec. Euh, euh, avant que je sache que c'était Georges Corlias qui, qui jouait la batterie,、euh, j'ai comme comparé Aide à Nile. D'une certaine façon. Nile,、oui. le côté égyptien.、Oui. Aide, a i t c e que Nile était au, au côté romain, dans、oui. le fond?、Euh, b e n pour finir l'émission, pourquoi pas mettre une chanson de Nile? C'est une excellente idée, C'est Ré, date de gay, c'est tout. C'est une très bonne idée, mais avant, on va rappeler aux auditeurs que c'est la dernière fois qu'on va annoncer le Trouver Metal Fest oui, 12e édition. Oui, effectivement. Parce que c'est ce vendredi et ce samedi, soit les 12 et 13 octobre, à la bâtisse industrielle du 1760 Avenue Gilles Villeneuve. Avec qu'un impact de temps, Ben? Oui, tout à fait. Vous pourrez voir le vendredi, formation suivante, t r a r l h a m e s Symbolic. Formation qu'on a e n t e n d u Ben, en fait, on a entendu le vrai Death, mais c'est un hommage à Death. On Expect, qu'on a entendu, Anonymous, qu'on a entendu tout à l'heure, Cephalic c o u r a g e qu'on a entendu également, Barf et Gorgots, qu'on a entendu comme étant le premier choix musical de Jeff tout à l'heure, un peu plus, plus tôt dans l'émission. Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, <coughs> soit le 13, vous pourrez voir Eternum, Blind a d by Fate, qu'on a entendu tout à l'heure, Inquisition, qui semble-t-il est un band black, un duo. Oui, un duo. Formation,、euh, ex-formation de Jérusalem, maintenant des Pays-Bas, m a l a k e c h que Sinistros et moi avons bien hâte de voir. Ex-Dio, dont on a parlé tout à l'heure,、euh, qui donne eux autres aussi dans un. Dans un t r i p romain. Trip romain,、euh... effectivement. Chrysin, qu'on a entendu tout à l'heure et qu'on avait déjà vu il y a trois ans, je crois. Oh, c'était.、Ouais, euh, Mémorable. <coughs> tout à fait. Sa petite flèche, que j'ai bien hâte de voir. Et Cataclysm. Qu'on a bien hâte de voir,、amen. Aussi. Et vous pourrez vous procurer les billets et faites-le rapidement parce que vous êtes sur le dernier droit. Soit les billets individuels de chaque année s o i t au coût de 35 ou le forfait de s o i t au coût de 60 Ceci comporte les taxes、euh, plus frais et les taxes et les frais sont inclus. Vous pourrez vous les procurer chez Long McWade, Ex Musique Daniel Côté, ici à Trois-Rivières, Lapus Rock à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et r u b i n s à d r u m m o n d v i l l e et sur le www.3rmf.com via PayPal. Et je vous le dis, pour ceux qui veulent avoir les passes, il semble qu'il en reste moins qu'il en restait. Alors, pour tous ceux qui écoutent, qui seront à Trois-Rivières et à Metal Fest cette fin de semaine, vous pouvez venir nous voir, on va être là. Non, venez pas nous voir, on veut pas vous voir. Ah,、oh, c'est vrai. Ben, ben, venez pas nous voir là-bas.、Bon. C'est ça. Mais non, vous pourrez nous envoyer la main, on va peut-être vous répondre. Juste faire des petites attaques. Ils savent peut-être même pas qui on est. Ben, c'est ça le but. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est intéressant. <rire> Niall Sinistro. Niall avec la pièce d e Fans Who Come to Steal the Magic of the Deceased. C'est tiré d'At the Gate of Situ de 2012. s é p a r é sur Nuclear Blast. Oui. Sur ce, allez tous vous, vous faire foutre. Notre... Go. Pfff.